Dites-moi, les enfants, qu'est-ce que vous voudriez pour vos étrennes Un tromblon ou bien un casse de pompier hein? Mais Je m'en fous, j'ai ma trompette. Oh. Ah. tu nous casses les oreilles avec ta trompette Donne-moi ça. Oh là là là euh, dis, et toi, ma petite fille, qu'est-ce que tu voudrais, toi Moi hein? Je voudrais un beau sapin avec de la neige. Ah oui Et puis des boules de toutes les couleurs. Et une jolie poupée sous le sapin Oh oui Et qu'est-ce que tu en feras après du sapin Un bon feu de la cheminée. Oh beau bon, feu de cheminée, <rire> et, et ça te fera pas de la peine de le voir brûler oh. oh, pourtant, tu sais, elle est bien triste, l'histoire du petit sapin. Écoute, quand on est peint, peint, peint, avec des pommes, pommes, pommes, on ferait bien, bien, bien de rester comme on est. Encore tout enfant, un petit sapin vert qui n'avait qu'un hiver voulait devenir grand quand on est peint avec des pommes pain, pain, on ferait bien, bien bien de rester comme on est le cœur plein de chagrin il voyait ses voisins partir vers leur destin couper un bon matin quand on est peint avec des pommes pain, pain, on ferait bien bien bien de rester comme on est Mais son tour vint trop tôt Et quand on le coupa Il ne fut pas grand mât Sur un joli bateau Quand on est peint, Avec des pommes, pain, pain, On ferait bien, bien, bien De rester comme on est Il quitta le beau ciel Des forêts d'autrefois Et devint sous un toit le sapin de Noël. Quand on est peint avec des pommes, pain, pain, on ferait bien, bien, bien de rester comme on est. Son rêve finit là, dans le coin d'un grenier. Un jour le jardinier. Sans pitié le brûla, je connais bien, bien, bien des petits hommes, hommes, hommes Qui feraient bien, bien, bien de rester comme ils sont avec moi Je connais bien, bien, bien des petits hommes, hommes, hommes Qui feraient bien, bien, bien, bien de rester comme